Activité 2 à 5. Vous avez un nouveau message. Reçu aujourd'hui à 13h18. Allô chérie, c'est moi. Il faut aller au pressing, tu dois prendre ton costume. Attention, le soir il ferme à 7h. Bisous. Vous avez un nouveau message. Reçu aujourd'hui à 13h18. À 19h15. Chérie, c'est encore moi. Il est 7h15. Je suis en retard. Il faut acheter du pain. La boulangerie est ouverte jusqu'à 8h. Bisous!